One Qibla présente Comprendre le Coran, l'essentiel du tafsir. Allah och glömd till Allah och sallallahu alaihi wasallam. Inne glömd till Allah, nöjd hon och nöjd hon och nöjd hon och nöjd hon. Allah, mina skuror av oss och mina skuror av oss. Allah, mina skuror av oss och mina skuror av oss. Allah, mina skuror av oss och mina skuror av oss. Allah, mina skuror av oss Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu. Frères et en islam, bienvenue donc à une nouvelle séance de tafsir pour comprendre surat Yasin, comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours avec la sourate numéro 36, sourate Yasin du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, بإذن الله عز وجل jalla on va commencer à partir de la ayah numéro 68 donc la 68e ayah du tafsir de sourate Yasin Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit donc au début de cette ayah numéro 68 pour prendre la première ayah qu'on vient de réciter de tout ce groupe ici Allah Azza wa il nous parle, il nous décrit et il nous, il nous rappelle une réalité humaine ici qui fait partie de notre réalité en tant qu'être humain et qui est l'un des signes de notre faiblesse. Comment est Allah Azza wa il nous a créés faibles, subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, من نو عمره, la personne, celui à qui on va accorder une longue vie. On le sait qu'il va y avoir des êtres humains qui vont mourir Assez, assez tôt, de façon relative. Ça veut dire, et tout comme il y a des personnes à qui Allah, Azza wa il accorde une vie de 99 ans ou bien de 100 années ou plus, ça peut arriver à l'exception, il y a des gens qui vont mourir à l'âge de 30 ans, d'autres personnes qui vont mourir à l'âge de 40 ans. Mais il dit, subhanahu wa ta'ala, « من نو عمرهو »« نو عمره, ça veut dire « celui à qui on va accorder une longue vie. » نو ناكسهو في الخلقي. On va lui donner le tenkis. Donc, une langue vie, ça vient avec un tenkis. C'est quoi un tenkis dans la langue arabe Tenkis, c'est lorsque la chose, elle devient à l'envers. Ça veut dire ici quoi Ça veut dire en d'autres termes, Allah Azza il nous parle ici de al-khalq, la forme de l'être humain. Que ce soit la forme physique et aussi, comme les ulama, ils ont mentionné, la forme intellectuelle, ça veut dire... Euh, le degré d'intelligence euh, de, de pouvoir comprendre les choses, le degré de sagesse de connaissance et ainsi de suite qu'est-ce qui arrive à cela eh bien en tant qu'être humain, Allah Azza wa il nous donne bien sûr une certaine croissance le plus qu'on devient un peu plus âgé ça veut dire encore une fois avant d'atteindre l'âge par exemple de 40 ou bien de 50 ans le plus qu'on va prendre plus de forme, plus de force physique et ainsi de suite, mais après ça on va atteindre un certain seuil, après ce seuil là Si la vie elle devient langue, qu'est-ce qui arrive Eh bien, là, la, la courbe, elle va prendre le sens inverse. La direction inverse, ça va être la décroissance. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit dans d'autres ayats. « Allahou lazi khalaqakum min da'afin, thumma ja'ala min ba'adi da'afin quwa, thumma ja'ala min ba'adi quwatin da'afan Wa shahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés à partir de la faiblesse. Lorsqu'on naît, on va naître un bébé à sa naissance. Il est faible. Il est faible d'un point de vue intellectuel, en termes de connaissances, et il est aussi faible physiquement. Ça, c'est quelque chose d'évident. Et après ça, il dit subhanahu wa ta'ala, après cette faiblesse initiale, qu'est-ce qu'il y a Il y a al-khuwa, il y a la force. Et après la force, qu'est-ce qui arrive Il y a encore une fois ça revient à la faiblesse une deuxième fois ça c'est la réalité comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il, il nous a créé subhanahu wa ta'ala et il dit aussi dans une autre aya il dit subhanahu wa ta'ala que parmi vous il va y avoir des gens qui vont revenir à ardal al-umur c'est pour ça que le prophète dans le doa authentique il demandait à Allah de le protéger contre le fait de revenir à c'est quoi Ardel l'âge? C'est euh, c'est euh, c'est un certain seuil ou bien un certain âge de vieillesse que la personne elle va atteindre et qu'elle sera incapable de prendre charge de elle-même et quand comme on dit dans la langue arabe Euh, il, va, euh, il va avoir « al-kharaf » ici, ça veut dire qu'il sera incapable même de bien raisonner, de prendre les, les bonnes décisions et ainsi de suite. Et on le comprend encore une fois qu'en général, si quelqu'un atteint l'âge de 80 ans ou bien de 90 ans, eh bien la personne pourrait même à la rigueur devenir exactement comme un bébé. Ça veut dire qu'elle ne sait pas, elle est incapable de se prendre en charge. Euh, on peut lui dire du n'importe quoi, elle va croire en ça. Et elle a besoin des autres personnes pour la prendre en charge. Donc ça, on appelle ça quoi C'est revenir en arrière. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, « Afala ta'qiloun » Est-ce que vous ne raisonnez pas, vous ne pensez pas, vous ne méditez pas C'est pour ça qu'il nous dit, Imam Ibn Kathir, alayhi rahmatullahi ta'ala, al-murad min هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار daru وانتقال لا دار Jal, Il nous rappelle ici dans cette ayat la réalité de cette vie du bas monde et que c'est une vie qui est passagère. C'est que, en d'autres termes, comme on le voit de nos jours, comment est-ce que les gens habituellement ils passent leur vie ce, dont, euh, ce à quoi ils investissent et ainsi de suite, l'être humain, il a beau investir dans sa santé, dans sa force physique, dans ses connaissances, dans sa sagesse, eh bien, il va avoir deux choix au final. Soit qu'il n'aura pas une vie, entre guillemets, assez longue pour se réjouir de toutes ces choses-là. Ça veut dire que la, la mort va lui venir de façon soudaine, même au pic de sa force et de ses connaissances. Ou bien Allah Azza wa va lui accorder une longue vie. Mais là, qu'est-ce qui va arriver avec le temps tous dans toutes les choses dans lesquelles on a investi encore une fois notre temps et notre effort comme les gens de nos jours, surtout les personnes qui ne croient pas en Allah Subhanahu wa Ta'ala, vous le savez, min al-kafirin, ils ont ce souci là de prendre beaucoup charge de leur de leur force physique et de faire de façon excessive de faire le sport et de le et la forme et ainsi de suite, et là ça peut être la même chose, le même cas pour le منافق comme Allah Subhanahu wa Ta'ala il dit wa idha ra'aytuhum tu'jibuka ajsamuhum, may la'tima ila po investir dans tout cela même si Allah Azza wa Jalla va lui accorder une longue vie et eh bien tout va disparaître il ne va pas se réjouir et profiter de cela qu'est-ce qui reste la seule chose qui reste wal as-salihatu comme Allah Azza wa Jalla il dit la seule chose qui reste bien sûr c'est les bonnes œuvres lorsqu'on investit pour notre akhirah c'est ça ce qui va rester auprès d'Allah Subhanahu wa Allah ﷻ, så får de inte att de tänker på sina egna åsikter Allah ﷻ för att påminna oss om att vi är skapade för en annan livstid, inte för espère avoir de nos jours. Ceux qui ne croient pas dans l'Akhira, la meilleure chose qu'ils espèrent d'avoir, c'est quoi C'est d'avoir la vie éternelle. Ils rêvent un jour à, à pouvoir développer une vie éternelle. Mais même cette vie éternelle, qui est impossible, si on va l'imaginer en théorie, qu'est-ce qui arrive encore une fois Après un certain seuil, eh bien la personne, elle s'efforce. Tout simplement de rester en vie, encore une fois, à travers la médecine, à travers des médicaments, à travers de l'aide, à travers... Mais elle n'est pas en train de profiter de cette vie, c'est parce qu'elle n'a pas la force qu'elle avait lorsqu'elle avait la jeunesse. Elle n'a pas les connaissances antérieures qu'elle avait, ainsi de suite. Après ça, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ On ne lui a pas enseigné la poésie. Ça veut dire à qui Au prophète Muhammad alayhi wa al salam. Là, cette ayah-là, entre autres, c'est pour répondre aux accusations des moucherikines qui ne voulaient pas croire, bien sûr, qui ne voulaient pas reconnaître que le Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, ils, ils, ils ont vu quand même que le Qur'an, c'était quelque chose de surprenant, que ce soit en termes de langue, la langue de Qur'an, la puissance de la langue de l'arabe qui est dans le Qur'an, ainsi que l'influence du Qur'an, même sur les mouchriquines eux-mêmes, comme on l'a déjà couvert dans d'autres cours ici de la Syrah, vous pouvez revenir à la Syrah ou à d'autres livres de la Syrah, et voir comment, euh, comment parfois même les mouchriquines, les polythéistes eux-mêmes, ne pouvaient se retenir de... Prêtez écoute ici pour écouter le Qur'an lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou certains des sahabas il le récitait fi Mecca comme Abu Bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anou. Alors là il fallait qu'il trouve une explication à cela. Bien sûr ils ne veulent pas reconnaître que le Qur'an al-Karim c'est la parole d'Allah azza wa sallam. Sinon il vont reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est Rasulullah, prophète d'Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et on rappelle encore une fois que cette sourate, sourate Yasin. Quel est Mekwaaz? Maqilla, ça veut dire révélé avant la hijra du Prophète Alors là, il faut qu'ils trouvent une autre interprétation, une autre explication pour pour dire aux gens, c'est quoi le Coran exactement? Si ce n'est pas la parole d'Allah (azawajal), selon ce qu'ils sont en train de dire, bien sûr, ils savent et ils sont d'accord que ce n'est pas une parole normale. Alors, parmi les interprétations qu'ils ont trouvées, c'est qu'ils ont dit que le Coran, c'est sehron, c'est de la sorcellerie. Sahr, ils ont dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est magicien, un sorcier. Selon une autre interprétation, d'autres moucherikins, ils ont dit, non, non, ça, ce n'est pas du sehron, ça, c'est de la poésie, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est un sha'ir, c'est un poète qui est... Très éloquent et de ce fait, il est capable de venir avec cette parole qui est très puissante. Alors Allah Azza wa il répond à cette accusation, subhanahu wa ta'ala. Il dit On ne lui a aucunement enseigné la poésie. Le prophète sallallahu alayhi wa n'a pas appris la poésie. Allah Azza wa ne lui a pas donné la capacité de dire de la poésie. Le Coran, le Karim, ce n'est pas de la poésie, parce que la poésie arabe, elle a des règles, elle a des vers, elle a des... Euh, comment est-ce qu'on peut dire ça Elle a des rythmes bien connus, et que les, les spécialistes dans ce domaine, ils connaissent, et que même les Arabes, dans le temps, ils connaissaient ça très très bien, et le Coran, le Karim, ne correspond pas aux critères de la poésie, donc ce n'est pas al ce n'est pas de la poésie, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a même pas enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam la poésie wa ma yambarilahu et ce n'est pas quelque chose de possible pour lui, alors c'est très intéressant ici les ulama ils ont dit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme c'était impossible d'apprendre à lire et à écrire, Allah il l'a retenu il lui a enlevé cette capacité là de pouvoir apprendre à lire et à écrire, Rasulullah alayhi salat wa sallam et que comme on l'a mentionné dans d'autres cours ça c'est quelque chose de positif Ça, c'est quelque chose de négatif pour autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, c'est « aibun ». C'est une faille, le fait de ne pas pouvoir lire ou bien de ne pas pouvoir écrire. De ce fait, quiconque est illettré aimerait ça apprendre à lire et à écrire. Pour le prophète, alayhi wa sallam, c'est une exception. C'est un attribut, c'est un trait de perfection dans son cas à lui, alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que c'est un trait de perfection C'est parce que vu que le prophète, alayhi wa sallam, il reçoit la révélation, il reçoit le wahi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la révélation, c'est la meilleure des sciences, c'est la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah azzawajal, c'est Al-Qur'an, Al-Karim. De ce fait, de façon relative ici, si on compare à al qui vient d'Allah azzawajal, on ne compare pas aux sciences que nous avons, ou bien aux sagesse et aux paroles des personnes sages ou autre chose. On parle seulement de wahi la révélation qui vient d'Allah azzawajal toute autre science et toute autre parole, toute autre connaissance que le wahy, que la révélation est quoi est, euh, est quelque chose de rabaissant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, Allah azzawajal vit qu'il lui a donné al-wahy, subhanahu wa ta'ala, il lui a coupé toutes les autres sources de connaissances parce que sinon, qu'est-ce que les gens vont dire Ils vont dire, dire qu'il y a peut-être un mélange. Quelque, so quelque chose qu'il nous apprend sur la religion, ce que cet homme-là, Rasulullah, les gens ils vont dire. Certaines choses qu'il dit, eh c'est la révélation qui vient d'Allah Azzawajal. Et certaines autres choses, c'est des choses qu'il a apprises à travers tel enseignant et telle autre euh, source de connaissances et autre chose C'est pour ça Allah Azzawajal, il a fait du prophète Azzawajal une personne qui est illettrée, qui est incapable de lire ou d'écrire Allahu Akbar c'était impossible pour lui de pouvoir le faire Allahu Akbar ça c'est la première chose et la deuxième chose Allah Azawajal il a empêché le prophète صلى الله عليه وسلم d'apprendre la poésie Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas, c'était impossible pour lui. C'est quelque chose, il n'a pas la capacité d'apprendre la poésie. Malgré que la poésie, encore une fois, c'était quelque chose de très présent dans le temps de l'arabe des Arabes, dans le temps de l'Jahiliya, à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un art, c'était quelque chose à apprendre, les gens, ils aimaient en quelque sorte se vanter d'être des poètes et ainsi de suite, mais dans le cas du prophète c'était quelque chose d'impossible et là, pour ceux et celles qui lisent l'arabe je vous recommande à revenir à Tafsir Ibn Kathir dans le Tafsir de cette sourate ou bien de cette ayah plutôt, il parle beaucoup ici de la question du prophète et de comment est-ce que le prophète ne pouvait pas apprendre la poésie et ne pouvait pas produire de la poésie. Mais inshaAllah, Theodun, on va prendre ici quelques un, un bref résumé avec quelques textes de référence là-dessus. InshaAllah, subhanahu wa ta'alaïnudi walihada. Orde, anhu, sallallahu ta'ala, il y a des, des textes qui indiquent des narrations qui indiquent Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était incapable, même lorsque certains Sahaba, il lui disaient, Ya Rasulallah, comme tel poète, il a dit telle et telle et telle chose, lorsque le prophète alayhi wa sallam s'essayer à répéter les mêmes vers de, voie, de, de poésie, le prophète sallallahu alayhi wasallam était toujours incapable de les mémoriser ou bien même de répéter le même vers sans faire d'erreur. Sans faire d'erreur que le prophète sallallahu alayhi wasallam même lorsqu'il essayait de répéter d'autres vers que certains sahabes, il lui disait « Ya Rasulallah tel de Al-Jahiliya » Il a dit telle chose et que le prophète sallallahu alayhi wasallam va essayer de répéter les mêmes vers de poésie ici, le même shi'ir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au mieux des cas, il répétait ce vers-là en faisant ou bien en... Euh, comment euh, comment est-ce qu'on on peut, on peut dire ça Ça veut dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tomber certaines parties de ce vers. Ça veut dire... Il, il ratait ou bien il était incapable de, de redire le vers de poésie complètement. Allah Azza wa Jalla l'a empêché de le faire, alayhi salatu wa encore une fois, pour que le Coran ne se mêle pas avec autre chose. Là, on a, certaines, on a certaines narrations qui pourraient être comprises par certaines personnes comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit du shi'ar ou bien il a dit de la poésie. Comme par exemple, ici dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, dans euh, la journée de Al-Khandaq, Alors lorsque les Sahaba radıyallahu ta'ala, anhum étaient en train de creuser le Khandaq lors de la journée ici de al Khandaq, euh, euh, les Sahaba radıyallahu ta'ala, anhum كانوا jizuna, Il répétait des vers de poésie. Uh, la humma lawla anta ma ihtadayna wa la saddaqna wa la sallayna jusqu'à la fin et le prophète sallalahu alayhi wa sallam ça dit dans certaines narrations comme quoi il répétait avec eux mais le prophète sallalahu alayhi wa n'était pas en train de dire exactement les mêmes vers que il disait par exemple alayhi wa salam à la fin wa wa donc il répétait Un mot de ses vers, il répétait après eux, après ses compagnons, radiyallahu ta'ala, « Et aussi dans l'autre narration, dans la journée de Hunayn, le prophète, sallallahu alayhi sallam, il était sur son animal et il répétait, alayhi salatu salam, en s'adressant à ses ennemis lors de la bataille de Hunayn, al an An-an-nabiyu Anna ibn Abdul Muttalib Anna ibn Abdil Muttalib Alors les ulamas Est-ce que ça c'est de la poésie Est-ce que le prophète sallallahu alaihi wa sallam Il a produit ici des vers de poésie Ou bien des paroles de poésie La réponse qu'a le Ça ce n'est pas de la poésie Le prophète sallallahu alaihi wa sallam Il a dit des paroles qui rimait, mais de façon, comment est-ce qu'on peut dire ça, c'est pas, pas au hasard, au sens, bien sûr, il n'y a pas de hasard qui est contraire au qadar, mais ça veut dire de façon aléatoire, parfois ça nous arrive de dire des paroles comme ça, et que ça va sortir, euh, en, ça va sortir de façon, ça va être spontané comme ça, et ça va rimer. on n'a pas voulu, mon intention, c'était pas de dire de la poésie, et je ne suis pas un poète, mais parfois ça... Comme, comme ça arrive parfois si vous avez des enfants, parfois les enfants ils disent des choses pareilles. Les enfants surtout, les enfants un peu à, en bas âge qui, com qui commencent à peine à savoir comment s'exprimer et autre chose. Parfois ils vont dire comme ça deux, trois mots et ça va sortir de façon aléatoire, de façon spontanée, ça va et ils vont commencer à sourire, ils vont, être, ils vont se réjouir de ça, c'est parce qu'ils trouvent que ça c'est intéressant, ils viennent de dire des mots qui riment comme ça, donc ça nous arrive parfois à dire des paroles et qui riment de façon spontanée, ce n'est pas qu'on a voulu produire des paroles qui rimaient comme ça, de façon balancée avec un rythme et autre chose, et la même chose ici, euh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Euh, une fois, il a dit, alayhi salam, À propos de son doigt, alors les ulema, alayhim rahmatullah, ala, il disait que ça s'est arrivé de façon exceptionnelle à deux ou trois reprises et que, bien sûr, pris sur le fait que euh, n'importe quel être humain, en général, eh bien, il prononce probablement des millions de mots au cours de sa vie, au courant de sa vie. Alors c'est tout à fait normal que de, toutes ces, euh, de tous ces millions de mots en termes ici de probabilité, il va avoir peut-être ne serait-ce que deux, trois, quatre fois comme ça que Euh, C'est sorti comme ça de façon, pro, avec les probabilités encore une fois, de façon spontanée, quelque chose qui a bien rimé, mais ce n'est pas de la poésie. Il y a différence entre quelqu'un qui va dire, parce que comme on a dit, même dans la langue arabe, il y a des gens qui s'intéressent à la poésie, moi aucunement, mais il y a des gens qui aiment s'intéresser à « uloum » ou « et ainsi de suite, et qui savent qu'il y a des bouhours ici pour « des Il y a des, euh, comment on peut dire ça, il y a des principes bien particuliers, il y a des règles bien particulières, pour produire de la poésie, différents rythmes à suivre et ainsi de suite. Donc il faut s'y connaître dans ce domaine et le prophète sallalahu alayhi wa sallam ne pouvait pas apprendre ce domaine. Allah subhanahu wa ta'ala l'en a empêché. Subhanahu wa ta'ala, "Felis huwa bi-shi'rin kama za'amahu min jahalati kuffari Quraish wa sajiyatuhu sallallahu alayhi wa sallam" taba sinaat alshi'r taban wa shar'an deux choses ici nous dit que pour le prophète sallallahu alayhi wasallam non seulement encore une fois d'un point de vue naturel ça veut dire son être à lui alayhi wasallam comment est-ce que allah il a créé les capacités qu'il avait Ali sallatou non seulement c'était impossible pour lui de dire le mais aussi religieusement parlant charan légalement par parlant c'était impossible aussi pour le prophète sallalahou alayhi salam, de dire de la poésie sachant que le prophète sallalahou alayhi salam, en gros, il a parlé du mal de la poésie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas décrit la poésie comme étant une bonne chose, nécessairement. Comme dans certains hadiths, ici dans le hadith authentique de Abu Huray, radiyallahu ta'ala. Il a dit, alayhi salatou salam, « La aniamtali ajawfu ahadikum qayhan khayrun » Que la bouche de l'un de vous, que la bouche d'une personne se remplisse de pus, le pus qui est le liquide ici, le que la bouche de quelqu'un se remplisse de pus, c'est meilleur pour lui que qu'elle se remplisse de de poésie. C'est quoi les ulémas ils ont dit ils ont dit ça veut dire la poésie ce n'est pas quelque chose d'interdit comme ça يعني اطلاق de façon absolument interdite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La poésie si elle correspond encore une fois à des à des paroles qui encouragent le bien qui parle de husnul akhlaq ou bien quelque chose de neutre comme le fait de décrire des montagnes ou de décrire la nature, pas quelque chose qui tire ici à l'Ghazal des choses haram ou autre chose. Alors les ulama ils disent ce n'est pas quelque chose d'interdit dans la religion mais avec une condition que ça ne devienne pas La pratique régulière de la personne, que ça ne devienne pas « Chorlou al-insane insan la chose principale est que la personne, comme ça, nuit et jour, est en train de répéter des vers de poésie. Alors, si tel est le cas, les ulamas, ils disent, c'est euh, ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va s'appliquer que cette personne-là, eh bien, sa bouche, elle s'est remplie de poésie et que c'est pire pour elle qu'une bouche qui serait remplie de pur. yad billahi subhanahu wa » تعالى بكم أن ندي إمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى أن الشعر فيه ما هو مشروع que dans la poésie, il y a des formes de poésie qui sont légales et qui sont même encouragées à l'exception dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour défendre la religion d'Allah azza wa et pour répandre aux kafirines et ainsi de suite. Ça veut dire un peu le point de vue euh, c'est un peu la poésie qui est utilisée pour le média ici. C'est pour, pour le média et pour passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors encore une fois, dans le temps du prophète sallallahu alayhi les médias ce n'étaient pas des articles que les gens ils écrivaient. Les médias Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était entre autres la poésie. Donc les moucherikis, ils utilisaient parfois la poésie pour attaquer les muslimines, pour se moquer des muslimines et ainsi de suite. Et il y a parmi les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, des sahabas qui étaient poètes, même dans le temps de Al-Jahiliya et de ce fait répondait aux mouchriquines avec Al-Hijjah, avec la critique entre autres, en utilisant la, la poésie et le prophète sallallahu alayhi wasallam il a approuvé ce que ses compagnons-là étaient en train de faire, mais comme on a mentionné, les ulama ils disent, c'est avec la condition que la poésie ne devienne pas, sur l'insane acharelle, que ça ne devienne pas quelque chose de régulier, ça, ça va devenir la pratique de la personne, nuit et jour. وَمِنْهُمَا fihi euh, Hikamun wa mawa'idu wa adam Kama yujadu fi shi'ri jama'atin Min al-jahiliya Wa min Ibn Abi As-Salt La même chose il nous dit Ibn Kathir Il y a parfois aussi des exemples De poésie qui sont encouragés Qui sont valides C'est de bonnes choses. Pourquoi même de la poésie parfois qui vient du temps de Al Jahili. Il y a des poètes de Al Jahili avant l'islam, mais qui répétait des paroles qui encourageaient les le bon comportement, comme cela Arham, comme la générosité, comme la justice et ainsi de suite. Et ça, les ulama, ils disent ce n'est pas quelque chose de mal nécessairement. Mais encore une fois, à condition que ça devienne l'exception. Que ça devienne l'exception que la personne, elle ne prenne pas ça comme une habitude de dire de la poésie en permanence, de façon régulière, de façon routinière. Parce que sinon, ça va, quoi, ça va nous distraire du zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la récitation de Al-Qur'an et ainsi, et ainsi euh, de suite. Euh, Taïm. In huwa illa dikru wa Quran mubin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que vu que le Qur'an, le karim, ce n'est pas de la poésie. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un poète. Alors le Qur'an c'est quoi In huwa illa dikru. Ce n'est qu'un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qur'an c'est un rappel. Encore une fois, parfois la poésie en général, elle peut avoir, euh, elle peut avoir un but, une raison d'être. Parfois elle peut avoir plusieurs raisons d'être. Et la poésie en général... C'est pour faire le divertissement pour divertir les gens, c'est pour faire quelque chose d'intéressant. Parfois c'est pour le pur plaisir. C'est pour ça que souvent les poètes disent des choses disent des choses qui ne sont pas vraies, c'est du n'importe quoi parfois. Comme Allah Azza wa Jall il dit "Alam tara fi kulli wadih wa annahum yaquluna ma la Ça c'est la règle, "illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat." Ça c'est ila akhir al-aya, ça c'est l'exception. Mais Allah Azza wa Jall nous parle comme quoi les les poètes souvent ils disent des choses qui ne sont pas vraies, ils disent du n'importe quoi. Comme de nos jours, dans les chansons et ainsi de suite C'est basé sur les mots De façon parler de façon excessive comme ça Et c'est la forme qui a plus d'importance que le fond Alors que pour le Coran, Allah Azza wa dit Ce n'est pas le cas C'est un rappel C'est un message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala Pour nous rappeler les vérités, les grandes vérités Pour nous rappeler c'est quoi le haqq, c'est quoi le battle C'est quoi la bonne chose, c'est quoi la mauvaise chose Donc c'est quelque chose qui est extrêmement précise ici sur le contenu et sur le message. Il n'y a pas d'exagération dans le Coran, il n'y a pas de battel, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de mensonge ainsi de suite. Ça n'existe pas. Il dit, Subhanahu wa Ta'alaw Khor'anun, Mubid, c'est un Coran. Sarta'ulama, ils disent ça veut dire Coran, comme on le connaît, c'est le nom. Coran, ça veut dire, c'est un livre récité. Coran, ici, pas au sens que c'est le Coran, comme on dit, le Coran, mais c'est Coran, ça veut dire un livre récité mobile, qui est plein de, de clarté, qui nous guide encore une fois vers le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala liyundira man kana hayyab afin qu'il avertisse tout celui qui est vivant c'est quoi vivant ça veut dire tout celui qui a un cœur qui est vivant, tout celui qui a un cœur qui est vivant man kana sahiba hayyin wa basiratin et qui a la clairvoyance comme les ulama ils disent ça veut dire ce n'est pas toute personne qui peut bénéficier du al les gens qui ont un cœur qui est mort un cœur qui est renversé comme on a dit un cœur qui est scellé illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala mais à la base des personnes comme ça ne vont pas bénéficier du Al-Quran Karim celui qui bénéficie du Al-Quran Karim comme Allah Azza wa il le dit ici dans sourate Yasin et comme Allah nous le mentionne aussi dans sourate Qaf la personne qui bénéficie du Al-Quran Karim c'est Les gens qui ont un cœur qui est présent, un cœur qui est encore ouvert à la vérité, c'est ces personnes-là qui vont être guidées vers le chemin d'Allah subhanahu wa taala. Inna ma tunziru wa rahman bil Allah subhanahu wa taala. Et ça encore une fois, c'est un sens qui est présent dans plusieurs ayats de al-Qur'an al-Karim 'ala al-kāfirīn wa 'ala al-kāfirīn c'est que yaḥiqqa al-qawl c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala la parole ici ça veut dire le qawl de al-'adhāb qui va se réaliser que la parole se réalise que la punition d'Allah azza wa jalla qu'elle se réalise sur les personnes qui ne méritent pas la guidée qui n'étaient pas, là pour la guider, qui pas à la poursuivre la guidée qui n'était pas ouverte à la guidée pourquoi entre autres c'est parce que tanqaṭi'u ḥujjatuhum ils n'auront plus de d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala vu que Allah azza wa leur a envoyé un livre qui est très clair, très évident avec les bayinats, avec le prophète alayhi salatu wa s-salam et que malgré ça, ils n'ont pas suivi le chemin de la vérité. Eh bien, ils n'auront pas d'excuses yawm al-qiyama, encore une fois pour demander une exception, à ne pas être puni par Allah azza wa jal ou bien pour essayer de se justifier. Ils n'auront pas de justification. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un prophète dans ce sens encore une fois les ulémas ils ont mentionné ici comme on a dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala euh comme ayats sommes nous en train d'étudier on est en train de faire sourate yasin on est sourate yasin c'est euh, on est actuellement à la ayah numéro 71 on va commencer avec la ayah, 71 sourate yasin donc la sourate 36 inchallah طيب euh, euh, les ulémas encore une fois ils disent li yundhira man kana hayyan et dans une qira'a li tunthira que le coran c'est pour Rappeler, c'est pour transmettre le message, pour avertir ceux qui sont vivants, celui qui est vivant. Les ulama, les mufassirin, ils ont dit celui qui est vivant c'est le cœur qui est vivant mais cela n'exclut pas aussi de rappeler quelque chose de très important vous le savez que malheureusement pour plusieurs muslimines de nos jours, malheureusement chez plusieurs musulmans de nos jours, le coran c'est pour qui c'est pour les morts, pour les amouettes donc ils vont se rappeler dans plusieurs foyers de musulmans ils ne récitent pas le coran ils récitent très rarement le coran ils font sortir le coran et ils ramènent un muqri lorsqu'il y a un décès dans la famille. Quelqu'un vient de décéder, et eh bien là, on va, lui en, on va amener quelqu'un pour réciter le Qur'an. Le Qur'an, il n'est pas là pour être recité sur les morts. Il est là pour, pour s'adresser aux vivants. Al mayyit afda ila ta'ala qui est mort il est revenu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr il y a le, le débat entre les, les ulémas sur la question de offrir le la récompense de tilawat al Quran pour al mayyit pour la personne décédée mais ça c'est autre chose mais le fait que les gens sont habitués qu'une fois à se rassembler pour lire le Quran lorsque quelqu'un il meurt Et pire encore, si ces mêmes personnes ne récitent pas le Qur'an Lorsqu'il n'y a pas de mort, lorsque les gens sont en vie Le Qur'an c'est pour les vivants avant toute chose Il est pour les vivants, c'est pour guider les personnes qui sont vivantes Tant qu'on est en vie, on a encore la possibilité d'agir et de suivre le Qur'an Le jour où on va mourir, eh bien, ce sera peut-être trop tard pour nous Si on n'a pas suivi le livre d'Allah lors de notre vie Et là malheureusement, qu'est-ce que ça crée ici comme effet psychologique chez plusieurs personnes Ça, ça existe chez plusieurs personnes On a vu des personnes comme ça. Il y a des gens, parce qu'à euh, leur jeune âge, ou bien c'est comme ça qu'ils ont grandi dans leur famille, qu'ils n'écoutaient jamais le Coran, ils ne récitaient jamais le Coran, et que le Coran était seulement euh, récité lors, euh, lorsqu'il y avait encore une fois des personnes qui étaient, qui étaient décédées. Ça veut dire les cérémonies funéraires et ainsi de suite, il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille, ton oncle par exemple ou bien l'un des proches, les gens vont se rassembler chez toi à la maison et ils vont lire le Coran. Là c'est quoi Qu'est-ce qui arrive Là il y a une association psychologique ici chez les gens que le Coran sera associé à la tristesse, à la mort et c'est ça ce qui a été créé et généré dans plusieurs sociétés de musulmans Malheureusement, Iyad Billahi subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Coran, Iyad billah parce qu'ils pensent que le Coran ça leur fait rappeler la mort et ça c'est leur problème le problème des gens à cause des bid'a et des innovations que les gens ils ont inventé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala le Coran Karim ici Allah azza wa il le lit à la vie le Coran il vient avec al hayat kana le Coran c'est synonyme encore une fois de hayat hayat al qulub wa quwwatu hayat al qulub wa quwwatu al abdan طيب la aya après dit, subhanahu wa ta'ala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 qu'on voit à chaque jour des objets, des scènes, mais on ne médite pas sur cela, on ne comprend pas le message. Et de ce fait, de ce, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement bénéfique pour nous. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de regarder. Pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas est, ici Parfois la question ici, est, est l'interrogation elle est pour blâmer une mauvaise pratique alors il dit subhanahu wa ta'ala n'ont-ils pas vu n'ont-ils pas remarqué anna que nous avons créé pour eux nous encore une fois c'est allah azza wa jalla il a créé pour nous quoi mimma 'amilat aydina de ce que ces mains les mains d'allah azza wa ont fait ça veut dire allah subhanahu wa ta'ala encore une fois la tout ce qui est dans cet univers allah subhanahu wa ta'ala C'est lui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. <middell> Mais pour plusieurs choses, Allah Azza wa Jalla nous a donné une capacité relative ici, entre guillemets, de faire nous-mêmes, de créer nous-mêmes par la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, par exemple, ce micro, ce téléphone, cet ordinateur... Il y a des mains humaines qui ont été impliquées ici pour le développer, pour le concevoir. Et bien sûr, c'est Allah Azza wa qui nous a créés, qui a créé nos actions et qui a créé les matières premières et toutes choses. Donc, mais là, pour plusieurs personnes, ils vont dire, ah c'est moi qui ai créé l'ordinateur, c'est moi qui ai construit cette maison, autre chose. Voilà il y a des choses comme les êtres humains, nous-mêmes, comme les an'am, les bestiaux, les animaux. Qui les a créés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de toute chose. Mais ici, c'est Allah azza wa ta'ala qui les a créés directement. Subhanahu wa ta'ala min ghayri wa shi'tatin anna khalaqnahu lahum mima amilat aydina. Donc, il n'y a personne qui a créé les bestiaux. Les bestiaux, ça veut dire par exemple les chameaux, les vaches, les moutons. Donc, les an'am, comme Allah azza wa ta'ala les mentionne dans la surat al-an'am. Il n'y a personne qui va dire pour pour venir pour yujadil, débattre avec Allah azza wa ta'ala pour dire c'est moi qui a créé la vache. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a créé la vache. Subhanahu wa Taala, directement de lui. Il y a d'autres choses que Allah Azza wa Jalla il a créées, comme tout ce qu'il y a dans cet univers. Beaucoup de choses qui sont dans cet univers, Allah Azza wa Jalla, il les a créées en nous inspirant comment les concevoir. Encore une fois, comme des maisons, comme des voitures, comme la technologie ainsi de suite. Alors il dit Subhanahu wa Taala, An'aman. وَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ dont ils sont propriétaires. Allah Azzawajal, il nous a donné la capacité d'être propriétaires d'autres créatures qui parfois sont plus fortes que nous, sont plus endurantes que nous, comme dans le cas par exemple des chameaux et, et des vaches. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَذَلَّلْنَاهَا لَهُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا yakuluna dit subhanahu wa ta'ala C'est quoi Ça veut dire Allah azza wa jal Il a fait en sorte que Ces euh, ces créatures là Ou bien que ces animaux Qu'ils soient soumis à nous Soumis à l'être humain Ils sont obéissants à l'être humain Subhanallah Encore une fois Comme les chameaux Comme les moutons Autre chose Les ulama Comme ils disent plusieurs Mufassirin ici Walau euh, sha'a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 Subhanallah. Même un jeune enfant comme ça, même lorsque on veut le sacrifier pour manger, <mange <'un des> vabh, <yankaduna> ils, vont se, ils vont se soumettre, ils vont se soumettre encore une fois à cet être humain-là. Tout ça, bien sûr, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa taala. Donc il nous dit subhanahu wa taala, أو لم anna أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها il dit subhanahu wa taala comme que Allah azza wa jalla fait en sorte que ces bestioles-là soient soumis à la volonté, à l'ordre de l'être humain, aux besoins de l'être humain et que si Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait, eh bien, il aurait fait en sorte que ces animaux-là soient des animaux rebelles qui sortent de notre contrôle et ainsi de suite. Et en plus de ça, il dit subhanahu wa ta'ala que ces animaux-là peuvent nous servir de monture, ça veut dire de véhicule ici, de transport, de moyens de transport, si on peut l'appeler ainsi, comme dans le cas des chameaux, encore une fois, qui permettent à cet être humain-là de, de voyager à travers des distances très très Euh, très très grande, même dans le désert, même sous un soleil de plan et ainsi de suite. Et ils sont obéissants, ils sont soumis. Tout ça c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Et ils mangent aussi. Ils s'alimentent de ces, de ces bestiaux-là. On a la viande qui nous vient de ces, de ces bestiaux. En plus de cela, il dit subhanahu wa ta'ala وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُوا وَمَشَارِبُوا Et qu'ils ont en ces bestioles-là des faire plusieurs utilités, plusieurs bénéfices. Les ulama, ils nous rappellent comment est-ce qu'on peut euh, faire plusieurs usages par exemple, de leur peau. Ce n'est pas seulement de leur, euh, de, leur, de leur viande en tant que telle, de leur chair. Ça peut être de la peau, ça peut être, ça peut être des, des os. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, qu'on peut concevoir à partir de ces, de ces bestiaux-là. C'est une na'ma d'Allah, Azza wa Jal. وَمِنْهَا وَالَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ Il y a les macharibs ici. c'est macharib, ce qu'on boit comme le lait qui vient de ces bestiaux, comme par exemple dans le cas de, de la vache. Alors, il y a plusieurs manafi' Et plusieurs bienfaits que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a accordés, subhanahu wa ta'ala. « Ne seront-ils pas reconnaissants en faisant le tawhid d'Allah, en adorant Allah, subhanahu wa ta'ala ?» Vous le savez, moi j'aime citer toujours cet exemple. Les personnes qui sont des athées, qui disent ne « ne pas croire en Dieu, ne pas croire en un créateur ». Je sais qu'il y a une minorité parmi ces personnes-là, c'est parce que c'est une mode de nos jours, qui aussi ne consomme pas de la viande. Taïb, on va les exclure de cet argument. Mais pour la majorité de ces personnes-là, qui se disent être des athées, et qui consomment de la viande animale, eh bien, on va leur dire, vous êtes... Selon, bien sûr, vos critères, selon votre système de pensée, selon le, le, le, le, le cadre que vous vous êtes fait imposer à vous-même, eh bien, vous êtes en train de commettre des crimes en mangeant de la viande. Pourquoi C'est parce que qui t'a donné le droit toi qui ne crois pas en un créateur, qui ne crois pas en un dieu Qui t'a donné le droit d'assassiner une autre créature vivante, que ce soit un mouton, une vache ou autre chose, afin que tu puisses consommer sa viande Ça, en théorie, en théorie, si on n'avait pas de wahy qui nous vient d'Allah Azza wa en théorie, ça, ça serait quelque chose d'extrêmement injuste. C'est un crime. Parce que qu'est-ce qui me donne le droit à moi de tuer un animal pour moi-même manger sa viande La seule chose qui nous donne ce droit, c'est quoi C'est... Une permission qui vient du créateur suprême d'Allah, que c'est lui qui nous a créés et qui a créé ces animaux et qui a décidé, qui a voulu que certains de ces animaux, ils sont halal pour nous, qu'on a le droit de les, de les consommer et de manger leur viande. Et de ce fait, une question très importante ici. La, euh, la question qui revient très souvent de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger la viande de tel Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger la viande de tel autre animal Pourquoi est-ce qu'on peut pas manger la viande d'un animal qui est halal comme un mouton s'il n'est pas sacrifié de, fa de la façon halal et qu'il est tué d'une autre façon La réponse n'est pas tout simplement de dire ah c'est parce qu'il y a des germes et des bactéries, c'est pas bien pour notre santé et ainsi de suite. Ça c'est peut-être ça peut être justifié dans, dans certains cas mais avant tout la réponse principale, c'est quoi C'est parce que Allah Azza le créateur de ces animaux, ne nous a pas donné le droit de le faire. Ne nous a pas donné le droit de le faire. C'est Allah Azza qui est khaliq qui a créé l'être humain, qui a créé ces animaux Et il a décidé, subhanahu wa ta'ala, que pour certains animaux, si on va les abattre de telle, telle, telle façon, eh bien, on a le droit de manger leur viande. Sinon, c'est non. On n'a pas le droit de toucher à leur viande. C'est quelque chose que c'est interdit, qu'on l'approche. C'est « Hukmurab Alamin. C'est ça le, le verdict du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et ça et sa volonté, il ne faut pas toujours faire cette, euh, cette, euh, cette erreur-là de tout expliquer par la santé et par la médecine et par le laboratoire et ainsi de suite en oubliant l'essentiel qui est quoi le shar' d'Allah Azza wa et la révélation qui vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. après ça, il dit Subhanahu wa Ta'ala au numéro 74 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون Et ils ont pris d'autres partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala, ces mouchriquins-là. Ils ont d'autres partenaires, ils adorent des pierres, ils adorent plusieurs comme ça divinités qui sont des fausses divinités, bien sûr. Pourquoi? En cherchant, en pensant avoir le pouvoir avoir la protection, avoir le salut, le support, et ainsi de suite. C'est pour ça que quelqu'un, habituellement, il se dirige auprès d'une divinité. C'est parce qu'il est en train de prier, par exemple, une pierre, ou bien de prier une tombe, et ainsi de suite, en pensant que ça va lui être utile, ça va le protéger, ça va l'aider à réaliser certains de ses rêves, et ainsi de suite. Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, « La yastati'una nasrahum » Alors qu'ils ne pourront pas les soutenir, ils ne pourront pas les protéger, ils ne pourront pas leur accorder le... Le salut, c'est même divinité comme certains des sahabes, anhum avant qu'ils n'entrent dans l'islam, ils étaient dans Al-Jahiliya, ils étaient des Moshideki, et qu'après ça, certains des sahabes, anhum, et eh bien, de par leur raison, lorsqu'ils ont entendu parler de l'islam et du message du prophète, sallallahu sallam, ils ont raisonné et ils se sont dit, mais c'est vrai, si cette divinité-là, si cette pierre, c'est moi qui dois la prendre en charge, c'est moi qui dois l'entretenir et ainsi de suite, C'est moi qui dois la protéger de tout mal. Comme c'est arrivé que certains des sahabes, dans l'histoire de la Syrah, Euh, certains des sahabas qui étaient très jeunes, ils étaient presque des, des enfants, ça c'était au début de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la, à la Médine, et bien ils se dirigeaient vers l'un de leurs proches qui était quelqu'un de dignitaire et de noble et qui avait beaucoup de pierres et de aléha chez lui à la maison, qui était un moucheric, et qu'est-ce qu'ils faisaient à chaque fois Et bien à chaque nuit ils allaient rentrer chez lui, prenaient cette divinité et allaient la jeter dans, dans les ordures avec des cadavres d'animaux morts et ainsi de suite, et que lui, le lendemain, il sort et il s'emporte et il commence à aller chercher sans Dieu, il commence à aller le chercher après ça il le trouve au milieu des ordures il le prend, il le nettoie, il le lave il le remet à sa place et il dit je m'excuse je ne sais pas qui t'a fait ça et ainsi de suite et là il en fait pendant 2-3 nuits et à la fin cet homme là est devenu bien sûr un anhu. il est entré dans l'islam, c'est parce qu'il a raisonné mais il a dit si tu es fort, si, si tu es là pour m'aider, pour me supporter et pour répondre à mes prières, et eh bien la moindre des choses à faire c'est de te, de te protéger toi-même, de te défendre toi-même akaful li subhanahu wa ta'ala allahum yunsaruna ala subhanahu wa ta'ala la yastati'una nasrahum ils sont incapables de les soutenir de les protéger ces autres divinités autres qu'Allah ne servent à rien ne répondent pas à notre doua il dit subhanahu wa ta'ala wa lahum dundun muhdaruna ils sont ou bien ils seront selon les deux tafsil qu'on va mentionner ici des les soldats jundun muhdaruna ki seront présents ou bien qui sont toujours présents ou bien qui sont devant eux alors c'est quoi le tafsir ici de cette partie de la ayah il y a le premier tafsir tafsir de mujahid ibn jabr alayhi rahmatoullahi ta'ala qui nous dit yani inda al hisab yurid an hadhihi al asnama mahshura majmu'at yawm al qiyamah muhdarata inda hisab aabidiha li yakuna dhalika Que ça, ça nous parle, selon l'imam Mujahid ibn Jabr, alayhi rahmatullahi ta'ala, cette partie de l'aïa ou bien cette aïa nous parle du jour dernier. Que yaoum al-qiyama, ces différentes divinités-là qu'ils étaient en train d'adorer dans la dunya, et eh bien ils seront présents pour témoigner contre eux et pour être... Puni avec eux fi jahannam en enfer, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, chassabu jahannama antum laha waridun, comme Allah Azza wa Jann dit subhanahu wa ta'ala. Taïb, ça c'est l'opinion de Mujahid ibn Jabr alayhi rahmatullah. ta'ala. Il y tafsir de l'Aya, qui selon moi est beaucoup plus euh, proche ici du sens en tant que tel, parce que vu qu'Allah Azza wa Jann nous parle ici de jund, de soldats, et même ibn Kathir alayhi ta'ala, euh, « Il a aimé, il a préféré ce deuxième avis qu'on va mentionner maintenant Inch'Allah Azza Et la même chose pour l'imam At-Tabari aussi, alayhi rahmatullahi ta'ala. Donc c'est de ce deuxième sens qu'on va mentionner maintenant Inch'Allah qui semble être le plus évident Inch'Allah. La nasrahum wa hum lahum qala qatada. Kan al-mushrikuna yagdabuna lil-alihati fi al-dunya Wa hiya la tasuqu ilayhim khayran Wa la tadfa'u anhum su'a Wa hum lahum dundu muhdarun Ça veut dire les adorateurs des, euh, de ces pierres Qui sont les mushirikin Ils sont des soldats qui sont toujours là pour protéger leurs pierres Les pierres, les fausses divinités ont besoin d'être protégées Par qui Par leurs adorateurs C'est les adorateurs qui sont des soldats qui protègent les pierres Alors ça c'est complètement illogique, si quelqu'un adore une pierre ou bien adore un idole ou autre chose, normalement il l'adore, il le prie afin qu'il puisse lui servir de source de protection. Mais là, en réalité, la réalité nous démontre que c'est quoi C'est l'adorateur, c'est lui qui est un soldat qui est là pour protéger la divinité et de ce fait cette divinité elle ne sert à rien si elle a besoin que son adorateur soit là pour la protéger donc ici encore une fois par la raison par l'aql, on comprend que le shirku billah azza wa jal c'est quelque chose de complètement illogique et quelque chose de complètement répugnant il dit subhanahu wa ta'ala fa la yahzunka qawluhum fa yahzunka « Ne soient pas attristés par leurs paroles. » Là, le prophète, alayhi sallallahu alayhi parfois, il était au début de l'islam de façon relative, surtout, il était souvent attristé, alayhi sallallahu alayhi par les attaques et par les paroles, par les réactions de ses ennemis. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa ala, initialement, il s'attendait que, vu que moi, je suis le prophète d'Allah, azzawajal, que je les invite vers l'Harq, vers la vérité, vers les bons, euh, les bons traits de akhlaq, le bon comportement, vers l'fada, et je ne veux que du bien pour eux, je leur transmets le message d'Allah Azza wa un message très clair, très juste, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'attendait à ce que ces gens-là, la moindre des chances, c'est que même, ça veut dire, même les personnes qui ne vont pas le suivre, eh bien qu'ils gardent un eh certain, Un certain respect, ne serait-ce que le respect des liens de famille ou autre chose. Mais là, bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était souvent, quoi, surpris des mauvaises réa réactions extrêmes des, des mouchriquines. Et parfois, il était attristé, alayhi sallatou cela jusqu'à ce que Allah azawajal, il lui a révélé ce genre de verset comme ce verset-là, cette ayah. Ne sois pas attristé par leurs paroles, ne leur accorde pas tro d'importance que le prophète sallallahu alaihi wa sallam son rôle c'est de faire azza wa en annan tundiru encore une fois son rôle c'est de transmettre c'est d'avertir de passer le message d'Allah sallallahu alaihi wa sallam Après ça, Mushidiki ne donne pas d'attention, ne leur accorde pas d'attention et ne donne pas beaucoup d'importance, encore une fois, à leurs paroles, à leurs réponses, à leurs insultes, à leurs adhiya et ainsi de suite. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, Nous savons, nous connaissons, Allah Azza wa il connaît, il sait ce qu'ils sont en train de montrer et ceux qu'ils sont en train de divulguer. Ça veut dire que ce soit ici le hada, peut-être le mal qu'ils sont en train de montrer directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a un autre mal qu'ils ne disent pas directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils sont en train de parler entre eux de façon secrète. Peut-être qu'ils sont en train de faire des plans secrètement contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont différents de ce qu'ils sont en train de, de divulguer et de, et de montrer. Peut-être aussi que Allah Azza nous parle ici de cette dualité, la contradiction, que peut-être, c'est pas peut-être, oui, ça existe que plusieurs de ces mouchriquins, les ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils le traitent de menteur, alayhi wa sallam, ils l'insultent, alors qu'au fond de eux mêmes ils croient et ils le savent qu'il est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah Azza nous dit sur le peuple de Fir'aun, « Wa jahadou biha C'est l'arrogance qui a fait en sorte qu'ils rejettent le message d'Allah Azzawajal, même si au fond de eux mêmes ils sont convaincus que ça, c'est la vérité que Muhammad dit à Rasulullah Aleyhi Salatu Wa salam Et de ce fait, Ya Rasulullah, il lui dit à Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tu n'as pas à t'en faire, c'est Allah Azzawajal qui sait qu'est-ce qu'il cache et qu'est-ce qu'il sont en train de montrer, tout än sult killtöds tukt hitik critique drar själv till ikhito prida Allah subhana wa taala ta och al Allah azza wa jalla wa taala Wallahu azza ta wa jalla vi kommer att se till att de är i det och i den här veckan kommer vi att läsa en del av den här veckan och vi kommer att läsa en del av den här veckan och vi kommer att läsa en أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين